Unité 9, leçon 1, séquence 19. Des projets différents. Alors, à ton poste de lectrice à Berlin. Félicitations. Bravo. Et toi La Villa Médicis à Rome, tu y vas J'ai envoyé mon dossier. J'attends. Si tu es à Rome, l'année prochaine, je viens te voir. <rire> Moi aussi. Si tu n'as pas ta bourse, viens à Berlin. Berlin Tu sais, Berlin, c'est la ville hype. Beaucoup d'artistes s'y installent. En plus, c'est une ville agréable, il y a plein de parcs. Et pour se loger, c'est moins cher qu'à Paris. Allô Oui, c'est moi. Où ça À Nanterre On n'est pas loin de la Défense alors C'est super 70 mètres carrés, avec deux chambres, c'est parfait. Et il est clair Bon, d'accord, je veux bien le voir. Demain à 18h30. Attendez, c'est l'agence ils ont un appart à Nanterre. On peut le voir demain à 18h30. On y va D'accord, c'est possible. Alors à demain Si j'ai bien compris, vous vous installez ensemble Ben oui, une colocation c'est plus intéressant. On a tous les deux un contrat chez Florian. Alors on cherche une coloc près du boulot, Nanterre, c'est parfait. Alors, à votre installation <rire>